Milako bat edubi gobernoaren arabera o goi mila eta bergoi mila ahtian CGT sindikatuaren arabera. Hori da sasunarloko lanetatik urgunndoak izan ziren langileen kopurua, txertaturik espait ziren, dueela bite gobernuak ragarri zuen horien berrri integragratzia eta astelen juntatik goiti gauzatzen da, baina kasik biurte pasa dira baztertoak izan direnetik anartean batzuk laidedez aldatu dute. Elizabeth Schagio psikologoa da bayonako ospitaan eta le droit de Xuazi elkarteko kidea. Nous on a des gens avec des formations qui ont euh, 5 6 7 ans de formation universitaire qui ont changé complètement de parcours. c'est un gâchis un euh, je que j'arrive pas à, à nommer. Mais c'est un tenchok, il a garatsen si tous ten batsuk, ba dirudi l'angile horien itsultzia ongi pasatzen dela. Elizabeth Sarrio. Sur notre territoire, la réintégration ça a l'air en tout cas pour ceux qui sont déjà repartis au travail ce matin, ça se passe plutôt bien, que ce soit dans le médico-social les reto qu'on a ou euh, à l'hôpital. chaque fois que vous aviez le Covid, vous aviez le droit de travailler. Six mois dans un premier temps, quatre mois après. Donc euh, moi j'ai retravaillé deux fois quatre mois, par exemple en 2022. Quand on nous dit la réintégration va être difficile, euh, ils oublient que les trois quarts des suspendus, on a déjà retravaillé. Gobernuaren dekretuak onartzen baditu ere txertatu gabeko langileak, ez du definitiboki txertuaren obligazioa ezabatzen, horrendako ezkerreko lege proposamen bat lege biltzajan onartua izan da, eta guai senatutik pasabe ardu.